à notre porte, mes amis, allumons un beau feu, c'est l'hiver que le diable importe, mes amis, ce soir oublions-le, c'est l'hiver que le diable importe, mes amis, ce soir oublions-le. Les bois, les loups font une Tu aura fini non dans ce round. pa Les amis comme elle me donne dans son